Bon matin. Bon matin aussi. Ça n'a pas une traduction similaire. Euh, Peut-être avant de commencer, je dois souligner deux choses. Ça va marquer que ça passait quoi au niveau des tapis? Ça sent-tu meilleur un peu? Ça l'a gapé, est-ce qu'elle du pic? Ça que c'est encourageant, hein? Euh... Faites un petit point. Si jamais on en une tasse de café ou des choses comme ça, s'il vous plaît, ne pas les nettoyer avec nos produits d'usage courant. On a reçu euh, le, celui qui a fait le tapis. À certains endroits, ça avait été lavé par quelqu'un. Ça a des petits problèmes de d'entretien. C'est plus difficile à détacher. Hein, parce qu'il y a des produits qui réagissent pas bien. si Quelle rencontre? Marianne Petitclerc est venue nous enseigner sur euh, beaucoup de choses, mais en même temps sur peu de choses, comment communiquer l'évangile aux enfants et des trucs à apprendre au niveau de l'enseignement. Tout le monde, il y avait 27 personnes de l'église, une trentaine de personnes quand on compte ceux de, de la garderie, sans compter les enfants qui ont assisté. Quelle bénédiction! que vraiment l'Église Saint-Hilaire prenne un cœur d'enseigner l'Évangile à nos enfants. On peut louer vraiment Dieu là-dessus. Et c'est pas juste pour les enfants parce que euh, tous les professeurs là-dedans, ils n'en ont plus de la graine. Même les plus vieux, les plus féroces, ceux qui tiennent à plus mordicus à leur méthode, ils en prennent de la graine. Ça n'a pas obligé qu'un petit sourd. Tu peux mettre le premier passage là. Ce matin, on va voir un sujet un petit peu particulier. Puis les anciens ont jugé bon que ça se deux. ça deux. fait que Michel est là pour me corriger. Puis si Michel dit des affaires, je corrige après. Non, ce pas comme ça que ça va marcher. Tous les deux, on a quelque chose à cœur. Puis les anciens, quand ils ont vu notre fougue, ils ont dit, c'est eux autres qu'il faut qu'ils parlent. Tant pis pour moi, ça m'apprendra une paire la prochaine fois. Euh... Mais ce matin va comporter une belle introduction, il y a quatre parties. Il y aura une période de conclusion demain, très petite préface puis une série de questions le sujet est important. C'est un enseignement, une exhortation, le rapport particulièrement avec le comportement de l'église en rapport avec le baptême de le l'esprit et euh, j'espère vraiment bonsoir, moi c'est pas que on vous convainque que Michel avec ses arguments vous convainc, de moi je suis convaincu mais vraiment que, par la parole de Dieu, vous soyez touchés de la volonté de Dieu en ce qui a rapport, rapport à la manière dont on pratique le baptême. On va commencer avec le passage petit, puis dans Colossiens 6 c'est-à-dire Colossiens 2, 6 Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchant à lui, étant enraciné et fondé, a lui affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et a en action de grâce prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes mais non sur les et, et s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rites du monde et non sur Christ semain en évidence marché selon les instructions de Christ et ça s'adresse ici à l'ensemble du corps du aussi. Mais ça s'adresse, je vais m'approcher un peu plus, on va avoir moins de feedback, ça s'adresse particulièrement à l'Église, le marché selon les instructions qu'on a reçu de qui nous ont été données, évidemment, qui refèrent au Nouveau Testament et à toute la parole de Dieu. Et ça en opposition à, pas vraiment en opposition, mais une continuation, si je veux faire ça, je dois prendre garde de pas marcher en dehors de ces instructions-là. Nous devons, en tant que corps de Christ, rendre garde de ne pas s'appuyer sur la tradition des hommes. Nous, on n'est pas à l'Église du premier siècle. Il y a 20 siècles d'Église qui nous ont précédés. Puis, on le sait qu'il y a des traditions qui sont rentrées dans l'Église. Dans son sens large, l'Église a plein de traditions et des traditions carrément opposées à la vérité. Vous le savez. Vous avez plusieurs exemples dans vos têtes avant même que je vous en parle. pour remarquez que c'est un commandement qui est donné à l'Église, ici. Vous avez reçu. Puis, nous autres, on doit se poser comme question, est-ce que l'Église baptiste évangélique de Mont-Saint-Hilaire a vraiment pris garde d'être la proie des traditions des hommes dans tous les domaines de la foi Jésus accorde beaucoup d'importance à cette démarche collective de l'Église. Je peux mettre le deuxième passage qui dans Matthieu 15, 3 9, un célèbre passage, on ne fait que les derniers pas, les derniers versets là, du passage. Évidemment, on n'est pas des, des pharisiens, mais c'est un reproche que Jésus a adressé à des personnes en Israël qui étaient responsables du peuple d'Israël et qui, par leur tradition, enseignaient l'Église, enseignaient pas l'Église, mais le peuple d'Israël, d'une manière qui est à contraire à la parole de Dieu. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, de le voir dans certaines traditions corbant, n'est pas euh, tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous, vous annulez. Ainsi, la parole de Dieu au profit de votre tradition. Puis là, si vous lisez dans votre Bible, vous allez voir, Hypocrite, Isaïe bien prophétisé de vous quand il parle. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme Faisons attention et prenons garde. Et ce matin, je pense qu'on va toucher quelque chose va nous approcher de ça. Je répète. Dieu, je ne pense pas que le Seigneur nous traite de pharisiens. On a une démarche honnête mais on peut à travers une démarche honnête ne pas avoir vraiment compris la volonté du Seigneur dans notre comportement d'église. Fait que ce matin on va regarder la tradition avec laquelle l'église de Saint-Hilaire. Vous pouvez regarder l'église entière de la Terre, mais ce matin c'est notre église qui nous préoccupe. a administré le baptême jusqu'à ce jour par rapport aux instructions précises de Christ données à l'église dans la parole de Dieu. Et c'est à ça qu'on va se comparer. Ce matin, on ne réglera pas tous les problèmes de toute l'Église de Christ sur la Terre. On va s'occuper de la Nôme. d'accord? Vous êtes, Vous êtes ce voyage avec nous? C'est grand mieux. Je bien content. Ça va me d'aller plus loin. Mathieu, on va commencer avec le grand commandement. Mathieu, le prochain. Que, <rire> la simplicité de l'Évangile de Christ montre à l'Église qu'il y a quatre principes importants à respecter dans la pratique du baptême. Le premier principe est que l'Église doit baptiser ceux qui se convertissent à Christ et non l'inverse. Je le répète, le premier principe c'est que l'Église doit baptiser ceux qui se convertissent à Christ et non l'inverse. Ceux qui se font baptiser, c'est n'est pas eux qui décident de se faire baptiser. Oui, quelque sorte, mais c'est l'Église qui le fait.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 Très rarement en rapport avec le baptême, la pratique du baptême, mais particulièrement en rapport avec notre obligation collective qu'on a et individuelle d'annoncer la parole de Dieu. C'est d'accord Ce matin, on va juste s'attarder à l'aspect particulièrement à l'aspect de l'ordre dans lequel le Seigneur nous demande de pratiquer ce commandement. Et vous êtes d'accord qu'un commandement qui est donné à l'église parce que ne 12 qui l'ont entendu au début. Ces 12 là, évidemment un, de ces 12 là étaient probablement Matthieu, peut-être qu'il n'avait plus que 12 mais au moins 12 et euh, ça a été écrit dans l'évangile de Matthieu et aujourd'hui ça nous est enseigné par la parole de Dieu de façon globale. Hmm? Jésus a pas dit euh, que celui qui est croyant aille par toutes les nations, il a dit allez tous ensemble. Donc c'est un commandement qui s'adresse à l'église. C'est un commandement qui s'exécute dans un certain ordre, il ne fait pas et le commandement ne fait pas référence à la volonté du du disciple d'être ou non. Hein, du disciple d'être ou non baptisé ou enseigné. Moi, je me convertis à la Mais, je veux pas être enseigné dans la doctrine de la, la, la criste. Oh, frère, tu as raison, viens dans la foi, tu es bien accueilli. Non, vous trouverez ça un attitude pareille. Regardez comment on pratique ce verset-là, nous autres. On a tendance à le pratiquer comme ça. Mets le prochain ascétate, s'il te plaît. C'est le même verset, mais écrit comment on le pratique un peu aujourd'hui. Puis, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ah, excusez. J'ai sauté. Il est moi, je l'ai pas normalement. Allez, enseigne alors à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Père, du Père, du Saint-Denispré, et voici le sauvage tous les jours. Le baptême, c'est dernier, là. une chose peut-être accessoire. Il y a des gens ici qui se disent croyants et qui n'ont jamais été baptisés. Ici, peut-être. Je sais pas. Le secret de tous dieux, hein, secret de Dieu. On n'a pas inversé un peu. Euh, Ce n'est pas notre manière de faire. Quand le Seigneur a dit, faites des disciples. Il n'a pas dit de leur enseigner toute la doctrine de Christ dit d'enseigner à cette doctrine de Christ à ceux qui sont disciples. Comment je vais voir, moi, que quelqu'un est disciple? Ah, moi, j'accepte Jésus-Christ, oublie ton baptême, je veux rien savoir. Moi, je ai ma vie à Christ, mais je veux rien savoir de me faire baptiser. Ça marche-tu? Avec la foi? Donc, l'Église a la responsabilité de dire à celui qui dit une chose pareille, garde mon ami, quand tu seras prêt à te baptiser, tu seras baptisé dans le nom de Christ, le Père du Fils du Saint-Esprit, le nom de Christ, en Jésus-Christ, on, on pourra voir à ce moment-là qu'elle était croyante. Mais entre-temps, je vais considérer que tu es pas converti à Christ. C'est ça qu'on devrait dire à quelqu'un qui refuse de battre. Quand il dit qu'il croit en Jésus, les autres ils disent rien. Ils ne veulent rien savoir de Christ. Mais celui qui dit qu'il veut savoir de Christ, il n'a pas à décider quand est-ce que c'est baptisé. C'est une obligation qu'on a, nous, de le baptiser. Mais s'il refuse, garde. Tu as fait professeur foi en disant non. Quand tu seras prêt à baptiser, on sera prêt à t'accepter dans la, la communion de la communion de la foi, comprenant Michel va nous expliquer le deuxième principe à respecter. Le deuxième et le troisième principe, c'est lui qui va voir la faire. À respecter dans la pratique du baptême. Alors le Le premier principe que Christian fait ressortir, c'est que le commandement a été ordonné à l'Église, et non à des individus, et non à la personne qui reçoit qui croit au Seigneur, mais à l'Église. Le deuxième principe, est, et il y a un mot sur lequel on aimerait insister, c'est simple, la simplicité, la pratique du baptême dans toute sa simplicité. C'est désarmant comment la parole de Dieu, la simplicité de la parole de Dieu, elle est désarmante. Est ce qui me frappe de plus en plus. Il y a Dieu, il y a ses commandements, et il y a nous. Et quelque part dans la parole de Dieu, dans un Jean, Dieu dit « ces commandements ne sont pas pénibles. » Ça, ça veut dire que Dieu, quand il déclare des choses, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il veut pas mettre des juges, il veut pas ajouter. Et ce où l'Esprit le, de Dieu nous a conduit un peu comme Gilles nous présentait tantôt est ce que Christian exprimait, c'est que le Seigneur nous fait découvrir, au fur et à mesure que nous marchons ensemble, ce qui a toujours été là dans sa parole, il nous le fait découvrir dans, dans sa simplicité, dans toute sa j'ai l'ai dit souvent, il me semble ça. En tout cas, moi, je m'entends souvent dire, mais je vais le redire, dans toute fraîcheur, dans toute sa nouveauté, qui est toujours là. Vous savez, Naaman, le Syrien, avait sa façon de concevoir comment Dieu, à travers le prophète Élie, si je me trompe pas, aurait dû le guérir. Pour ceux que sont famille il avait la lèpre. Et les hommes de Naaman, ceux qui étaient avec lui, Dieu avait dit à travers le prophète à Naaman, « Va dans le Jourdain, cette fois, bègne-toi cette fois dans le Jourdain tu vas être guéri. » C'était simple. Et lui avait toute sa conception. Je ne veux entrer là-dedans, on n'a pas le temps ce matin. Et là, les hommes lui disent, euh, ceux qui sont avec euh, Naaman, disent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» C'est facile ce qu'il te demande. Et ce qui arrive, c'est que c'est facile ce que Dieu demande dans sa parole au sujet du baptême. Et la simplicité, elle est désarmante, la parole de Dieu. Aussi simplement que Nehama aurait dû obéir du premier coup à la parole de Dieu, nous aussi, nous devons y obéir de la même manière simple. Donc, le baptême, le deuxième principe, c'est que le baptême, c'est le moyen choisi par le Seigneur pour que l'Église voit la foi des disciples. Donc, c'est pour voir la foi de l'autre, voir la foi de ceux qui se disent, qui disent avoir cru au nom du Fils de Dieu. Le baptême, c'est la façon de voir la foi. Dans Romains 10, 8 à 13, si tu veux mettre en mon frère euh, Omar, Romains 8, 10 à 13, c'est écrit euh, que, vous le connaissez ce verset, cette parole, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu, la ressuscité des morts, sera sauvé. » et Un petit peu plus loin, dans ce passage-là, il est écrit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La réponse immédiate à la confession qui vient sceller, marquer la vérité de la confession, le, le fait que la confession, ce qui a été déclaré de la bouche de la personne, est vrai, il le croit vraiment, la réponse à ça, c'est le baptême. Le premier acte de foi, c'est le baptême que Jésus donne. C'est lui qui donne. Donc, peut-être faire, ça c'est un peu la simplicité, on va voir un exemple dans quelques instants. Il y a la simplicité de la parole de Dieu, il y a ce que nous, on en a fait, et il y a ce que nous devons faire maintenant, si nous réalisons la simplicité de la parole de Dieu. Ce que nous, on a fait souvent, au fil des années, c'est que la personne nous dit croire au Seigneur. Et ce que nous faisons, eh bien, remarquez que c'est pas mal, mais c'est juste qu'on n'oublie pas, pas tout à fait au Seigneur, parce qu'il dit, « Faites des disciples, les baptisants. » Faites des disciples en les baptisant et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors que là nous, ce que nous faisons, nous avons tendance à... La personne croit et nous commençons à l'enseigner et à essayer de lui faire de, des fois de la convaincre, même de l'assurance de son salut. Et une série d'études qui sont bien faites, et je rien contre les études, je les ai faites. Mais si celui qui croit et si l'Église obéit au Seigneur, dans toute sa simplicité, tu crois au Fils de Dieu, on te baptise, ça vient sceller, ça vient marquer un acte de foi irréversible, dans le, fond, dans le sens, dans la tête, dans le cœur de la personne. Au lieu de de dire aux frères, ou nouveaux-nés, aux nouveaux-croyants, nouveaux écrit dans ta Bible, et dans ta Bible, quand tu as donné ta vie au Seigneur pour jamais oublier. C'est pas mal mais si ce jour-là ou très proche il était plongé dans l'eau du baptême il aurait pu jamais oublier il aurait su la date. Regardez l'exemple je vais vous montrer un exemple c'est Philippe et le Luc dans acte 8 acte 8 26 à 39 vous pouvez aller dans vos Bibles aussi si vous voulez. Sinon, il devrait être derrière moi, je pense. Acte 8, je lirai pas complet, je vais vous résumer un peu et on va arriver dans le cœur du sujet. Le acte 8, c'est Philippe, l'évangéliste. Un ange apparaît à Philippe, lui dit d'aller sur le chemin euh, du retour de Jérusalem, le chemin qui est désert. Et puis là, il est arrivé dans ce coin-là, il y a un homme qui passe avec son char et l'Esprit de Dieu lui dit avance vers ce char. Et là, Philippe avance vers ce char. Et se trouve un homme dans ce dans ce char-là, qui est un Éthiopien, eunuque. Euh, il est un haut placé avec la reine d'Éthiopie, la reine de Candace. Et puis là, il est en train de lire Ésaïe 53, un passage. Et le passage, Philippe demande à, à l'Éthiopien, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Là, il dit, « Comment le comprendrais-je si personne... » Ne ne le dit de ma naissance. Et puis là il lui parle de Jésus-Christ. Il commence à lui raconter la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Donc il dit Luc C'est pas au sujet d'Isaïe, ça parle, ça c'est ça parle de Jésus. Tu as raison de te poser la question. Et là il explique ce que Jésus a fait. Et quel passage puissant. Et puis là, tout à coup, ils ont fait un, un bout de chemin ensemble dans le char. Hein. Il, faut, il faut vraiment se rappeler ça. Je ne jamais réalisé jusqu'à dernièrement, qu'ils ont roulé un bon moment ensemble. Et tout à coup, ils arrivent près d'un point d'eau, et ça c'est écrit au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et le l'Eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Fait arrêter le char, descend. Philippe et l'Eunuque, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Philippe parti disparu fini Et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une simplicité désarmante. Une simplicité pure. Qu'est-ce qu'il On, il, y a, il y a plusieurs choses qu'on voit, là je vais essayer de pas être trop bousculé dans, dans, dans mes pensées, mais au moins deux choses que j'aimerais faire sortir. C'est que dans ce passage, on voit premièrement que Philippe il a annoncé l'Évangile à l'Eunuque, si c'est clair. Et à travers l'annonce de l'Évangile, ce qui est clair, c'est que quelque part, Philippe il a parlé du baptême. Et qu'est-ce qui nous prouve ça? C'est que c'est l'Eunuque lui-même, qui pose la question qu'est-ce qui m'empêche de me que je sois baptisé il aurait jamais posé la question si philippe ne lui en avait pas parlé c'est bien c'est pas c'est pas de sa propre invention qui dit ça là. donc philippe lui a parlé de jésus et lui a parlé aussi quelque part à travers l'évangile du baptême et remarquer que ici l'onuc n'a pas reçu de cours pendant des mois quelques semaines sur le baptême Philippe a simplement obéi à Christ en baptisant l'Eunuque. Et regardez le résultat de ça. Le résultat. Une joie. Il y a eu de la joie. C'est ça que ça dit. Joyeux, il poursuivait sa route. C'est Mais 39. Le Seigneur nous donne un moyen d'exprimer la foi tout de suite. Ne mettons pas, nous, un joug sur le dos des gens. Non, sont pas la vie d'un nouveau de nouveaux disciples, ne cherchons pas de faire de lui un théologien avant d'avoir fait de lui un enfant obéissant. c'est bon ça. Vous cherchons pas de faire de lui un théologien avant d'avoir fait de lui un enfant obéissant. C'est ce que tu es dit. C'est des enfants obéissants qu'on veut, pas des gens qui savent tout là. Ça que le seigneur veut et nous sommes convaincus nous sommes convaincus qu' y a une bénédiction dans l'obéissance à la parole de dieu simplement on est convaincu de ça le troisième principe mais enfin Le baptême suit immédiatement la conversion donc je les ai mélangé un petit peu les deux là comme vous voyez mais c'est un, une seule pensée un seul une seule ligne okay. donc dans ce qu'on remarque dans la parole de dieu c'est que le baptêmille soit simultané, donc arrive presque en même temps que la, la profession de foi comme on appelle Ou au plus, il y a quelques jours qu'il les sépare. Un exemple qu'on voit qu'il y a quelques jours, trois jours exactement, c'est Paul. Trois jours plus tard, il se baptisé Puis un autre exemple, je ne suis pas sûr que ça dit, le que la parole de Dieu nous dit combien de temps, mais c'est des gens qui s'étaient fait baptiser du baptême de Jean, des Samaritains, et puis un moment donné, ils se baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est le seul exemple qui me viennent à, à la mémoire. Donc, « Faites des disciples les baptisants. » C'est ce que Dieu dit. Il faut mettre au monde avant de nourrir. Mettre au monde, ça prend l'acte de naissance. Nous, on va aller, on, Anne est née, Sophie est née, puis à peine elle vient de naître, il faut signer l'acte, il faut remplir le formulaire pour, pour prouver à toute la terre là, que Anne est née, euh, tel 24 novembre 2000, 2005, et euh, etc., j'ai eu connaissance de plusieurs professions de foi ces dix dernières années et plusieurs de ces professions de foi n'ont pas eu de suite vous savez en fait on nous faisons des campagnes d'évangélisation et nous espérons avoir des professions de foi et c'est correct mais ça nous échappe parce que quelque part les professions de foi il y a une femme une fois dans la même soirée dans la même heure, Elle a prié trois fois pour faire soi-disant une profession de foi, avec trois équipes différentes. Et la semaine d'après, j'appelle, elle ne voulait plus rien savoir de l'Évangile. Donc, profession de foi, si nous avions la sagesse d'obéir simplement au Seigneur et de dire à la personne qui, qui dit croire au Seigneur, regarde, ce que Dieu te demande maintenant, tout de suite, c'est que tu te fasses baptiser c'est que tu sois baptisé. Et ça va tout tout de suite nous nous aider à nous à nous à discerner où elle en est vraiment parce que si c'est non. Dans la parole dit je vois le nu qui était dans la joie et je vais vous montrer deux exemples rapides puis je laisse la parole à la question. et sa famille dans acte 16 acte 16 12 à 15 au mars si tu là? Euh Lydie est avec un groupe de femmes en train de prier. Écoute ce que Paul lui dit. Ce que Paul dit, en train d'annoncer l'évangile. Le Seigneur, verset 14, acte 16, 14, le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15, « Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, toute la famille a cru. » Comment je sais ça? Elle a été baptisée avec sa famille. Le Jolier, acte 16, 23-24, Actes 16, 23 et 24. Euh, juste un petit peu avant, verset euh, 30. Bon, vous savez, c'est en prison. Euh, puis là, il y a un miracle qui se passe, tremblement euh, genre de tremblement de terre. Les prisonniers perdent leur, leur euh, chaîne. Je, le Jolier capote, à peur, craint. Et puis, euh, devant Paul et Silas, il dit, verset 30, euh, « Seigneur ou messieurs, que vaut-il que je fasse pour être sauvé? » Et sa réponse est croa Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille. Vers 32, il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Mais regardez la suite. Le geôlier les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il l'avait leur plaies. et à cette heure même de la nuit, quest ce qui est écrit. Il fut baptisé. Il a cru, il s'est baptisé. Extraordinaire, regardez la suite, c'est pas fini. « Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. » Qu'est-ce qui est écrit? « Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru, Dieu. » C'est ça ce que ça dit littéralement. On ajoute « en » pour nous aider à saisir, mais c'est cru Dieu. Il y a de la joie, de la simplicité qu'on obéit à la parole de Dieu. Il y a une bénédiction où Dieu vient vraiment sceller sa parole. L'effet d'un baptême là qui suit la conversion, il y a une joie immédiate une joie qui confirmé alors le cœur le kick cœur ce matin c'est que ça doit nous redéfinir nous notre manière d'annoncer l'évangile et ça va et ça va préciser aussi nos attentes et on le verra peut-être tantôt je vais laisser la parole à la question dans 60 secondes <rire> J'aime beaucoup mon frère et je bénis Dieu que qu mon frère quoi Ou lord de se faire Alors, l'idée, c'est qu'on veut supplier ce matin de saisir la simplicité de la parole de Dieu. Nous sommes émerveillés devant ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, et nos mots sont peu de choses devant la sagesse la profondeur la simplicité de ce que Jésus nous demande. Allô, ne disons pas. Euh, N'ayons pas des lois par-dessus les lois par-dessus les lois. Jésus, il est simple. Puis, je sais pas quel mot ajouter pour exprimer un débordement, mais il est simple. Et annulons pas la parole de Dieu par des traditions. Si on veut goûter pleinement à la bénédiction d'obéissance simple sans et sans contrainte, mais voilà. Christian va nous expliquer maintenant le quatrième principe que la simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ nous commande d'appliquer dans la pratique du baptême. Vas-y mon père. Évidemment, pour Isabelle, tu sais que le mot simple ici, ça pas le sens du saguenay. Hein? On est d'accord? <rire> Ça fait simple et ça vient, non ça l'issue ça passe pour cette semaine. Le premier principe qu'on a vu, c'est que le baptême est un commandement donné à l'église pas au au futur baptisé, mais à l'église de pratiquer. Le deuxième principe qu'on a vu avec Michel, c'est que le baptême est un moyen préconisé par le Seigneur pour voir la foi des disciples. Troisième principe, c'est que le baptême suit immédiatement la conversion à Christ quelques jours, mais au maximum. Et le quatrième principe qu'on va voir, j'espère rapidement, question d'avoir une période de partage là-dessus, c'est que le baptême est obligatoire à l'unité de l'Église. Il n'y a pas d'Église sans le baptême. On va commencer avec Éphésiens 4, 1 et 6. Je vous exhorte, donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns et les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Jusqu'à date, baptême. Mais regardez ce qui vient après. Il y un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a aussi un seul Seigneur, Une seule fois un seul baptême, ça vient faire là-dedans. C'est pas être spirituel, ça, cette affaire-là, le baptême. C'est juste plonger quelqu'un dans l'eau. Le Seigneur ne considère pas le baptême de façon négligeante. Il le met à côté du Seigneur, dans ce verset-là, à côté de l'Esprit-Saint. Euh, oui, c'est un rythme, mais c'est un rythme qui est important pour l'Église. parce que je peux voir. Et Romains 6, 1 à 4, est intéressant encore plus. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que le, la grâce aborde, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous dans le péché? Ignorez-vous que nous, tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, euh, moi, je n'ai pas baptisé. Ici, c'est clair que pour les croyants, tout c'est important. Tous, excepté ceux qui ne veulent pas se faire baptiser. C'est pour ça que ça dit. Le premier règne d'obéissance, quand on a souligné Michel tout à l'heure, est extrêmement important dans la vie du croyant. On doit en faire des gens obéissants avant de vouloir les instruire. Hein? Il y a eu lieu que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis par lui, avec lui par le baptême en sa mort. Et le baptême ici, c'est le baptême d'eau, dans l'eau, Je que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Il n'est pas question aussi de faire du baptême un rite magique, mais c'est toujours et ça sera toujours un acte d'obéissance à Christ, d'abord pour l'église et ensuite pour celui qui se convertit. C'est un acte d'obéissance, c'est un acte par lequel on voit la foi du disciple. Si la personne refuse de se baptiser, va pas plus loin, on cessa de le considérer comme serait pour n'importe quelle autre personne qui refuse l'évangile. Continuons de les considérer comme ça. On va les faire avancer beaucoup comme ça. Serait-il pensable qu'un croyant soit dans l'unité de l'esprit en niant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Répondez à cette question-là. On accepterait quelqu'un en notre sens. Oh, moi, je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ça n'a pas d'allure. Pas de sens. Ça marche pas avec l'Évangile. Et la même chose, s'il si nie qui doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisé en Jésus-Christ, c'est pareil, ça c'est inacceptable aussi. On doit penser que l'Église est garant, et le, la colonne est l'appui de la vérité. Donc, l'Église, nous, tous ensemble, on doit penser selon la vérité. Dans nos actes individuels, comment on va le faire, tout ça, c'est sûr qu'il y a des ajustements. Donc, l'Église n'a pas à tolérer en son sein des gens qui se disent croyants, mais qui refusent d'obéir à Christ. Elle ne doit pas le faire. Et d'ailleurs, si quelqu'un se convertit à Christ, se fait baptiser, la plus belle le plus beau point de départ pour aller voir une personne que vous savez, qui n'a pas agi selon sa profession de foi, c'est de le référer à sa promesse de baptême. Je dis, tu te rappelles quand on était dans la salle, dernier cours tu as confessé, que tu voulais suivre Christ. Christian, est-ce que tu peux juste euh, reformuler un peu ta, ta phrase? J'ai mal dit. Mais, non, mais juste expliquer ce oui, que tu disais. Que l'Église ne pas dit. tolérer en son sein. Juste expliquer ce que tu veux mais, dire. dire. tolérer, dans le sens, oui, la personne peut venir ici, mais j'ai n'ai pas la considérer comme un croyant. C'est ça que je voulais dire. Ce pas de mettre tous les incroyants dehors. On fait pas ça. On attire les incroyants à venir écouter l'Évangile. Mais on n'est pas obligé de leur, leur, leur imposer les mains leur disant qu'ils sont des frères parce qu'on s'associe à eux. Et on s'associe à leur désobéissance. Et à ce moment-là, on désobéit nous-mêmes. Comprenez-vous la différence? C'est ça que je vous ai Merci, Michel. Junie, quand elle a confessé Christ, elle a donné sa vie à Christ. Elle, elle l'a fait la veille du baptême. Et ça parut tout de suite, elle avait la joie dans son cœur. Et dans son corps ça a été presque ça qu'on a fait. On l'a baptisé le lendemain. Mais... Si elle avait dit, moi, je crois au Seigneur, mais je veux pas, je veux pas baptiser, j'aurais continuer à enseigner à prêcher l'Évangile à Junie. Maintenant qu'elle s'est fait, qu'elle a, qu a décidé de suivre, si un jour elle bifurque à côté de la foi, ou elle marche de travers, je vais aller la voir sur la base de sa profession de foi que j'ai vu à son baptême. Et je vais lui dire, Junie, est-ce que c'est ça, être fidèle à ton engagement, que tu as pris avec le baptême, quand tu as dit que tu crois au Seigneur Jésus? Et je te prends, j'unis en, en exemple, là, mais comprends que c'est pour les besoins de la côte C'est pas pour te dire qu'il a des mauvaises choses, au moins de là. Vous comprenez? On doit, sur la base de la profession de foi qu'on a entendu au baptême, reprendre les croyants sur cette base-là. Et ça vous fait la plus belle introduction pour les aider. C'est pas dans le but des de détruire, dans le but de les encourager à choisir la bonne chose. Je vais passer par-dessus un pierre 321. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souilloux du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, facteur d'unité extrêmement important, c'est un principe de baptême et important à l'unité d'Église. Ce fait que, tu veux faire le résumé? C'est un commandement ordonné à l'Église d'observer. Par le baptême, l'Église voit la foi des disciples à qui elle a annoncé l'Évangile. Le baptême doit suivre immédiatement la conversion. On va vous parler tout à l'heure peut d'un témoignage qu'on a entendu hier. Le baptême est essentiel à l'amnité de l'Église. Quelles sont les applications pour nous maintenant, Michel? Oui, Peut-être la chose qui me frappait quand les deux semaines, je crois, on avait parlé c'est que d'un fond vous savez quand Daniel il ouais Daniel Daniel prophète Daniel il lisait dans Jérémie puis il se rend compte qu'il est en train de vivre la parole de Dieu puis que, il y a aussi que y a d'autres moments dans les écritures où les gens sont confrontés à la parole de Dieu puis ils réalisent qu'ils ont pas fait ce que la parole de Dieu dit puis c'est un peu ça qui qui venait en moi qui me dans mon cœur l'autre jour c'est que d'un fond c'est de confesser, Seigneur, en fond, c'est un aveu, on n'a pas fait tout à fait ce que tu dis, en fait, on n'a pas fait ce que tu dis, comme tu le dis, en fait. On l'a fait, mais on ne l'a fait comme tu le dis. Donc, il me semble que ça nous pousse à, à confesser au Seigneur qu'on n'a pas fait les choses comme il le dit. Et euh, ça, ça devrait être la première application. Deuxième application, euh, ce serait que, par deux le baptistère va monter en permanence prêts, justement, à recevoir ceux qui confessent le nom de Christ, jusqu'à dans les eaux du baptême. Ça peut se produire. Là, on va avoir une période de questions, tout à l'heure, on en tient. Regarde ta question pour tout à l'heure. On achète. Si on est logique avec ce que la parole de Dieu demande, le baptistère doit être là. Le baptistère ou le bain ou la piscine publique ou la rivière. Ou ce que vous voulez que de l'eau insuffisamment pour m'voyer une personne comme il faut et la faire ressusciter après? Je, je, je... blague, là, évidemment. Je suis c'est ça. Je plonger complètement en dessous. Mm. C'est pas obligé d'être un, un cube de métal comme ça, mais c'est pratique, surtout l'hiver aussi. C'est mieux que de casser la glace mm. sur le riche-lieu. Je sais aussi, euh, <coughs> en même temps, ce qui, dans, dans cet aveu-là, puis dans, dans ce que, comment mettre en pratique, dans le fond, ce, qu ce que Dieu nous montre, nous enseigne à travers sa parole puis mais quest qui qu'est-ce qui c'est des choses qui nous motivent à agir d'une telle manière il y a des choses qui font que j'agis comme j'agis et euh, il y a un paquet de, il y a une liste qu'on peut faire il y a peut-être des craintes qui nous amènent là il y a peut-être des, des fausses conceptions il y a, tout ça ça nous amène là, ça nous amène à ça nous amène à ajouter à, à la parole et quelque part Dieu Il bénit la foi. C'est la foi qui bénit. La foi simple, la foi qui ne saisit pas tout. Parce qu'on saisit pas tout, de toute façon. Mais qui fait, des, qui fait un pas. Il dit, OK, c'est que tu dis, Seigneur. Je vais aller jusqu'à ce que tu montres le prochain pas. Que tu nous montres. Je t'avais sorti un verset, Michel. Mais voici l'autre que je leur ai donné. C'est dans c'est Psaume 119.4. Écoutez ma voix, oh, Jérémie. En haut, Jérémie 17, 23, 7, 23. Voici en répécute, moi J'avais mis 17 13 723. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, pour que je pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous commande afin que vous soyez heureux. Jérémie 723. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. 119, cap. Évidemment, le passage qu'on a cité au début, « là à garder tout ce que vous êtes prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Hier, on a eu un témoignage pendant le cours de Marianne Petit-Claire, d'une jeune enfant. Je suis qu'il y a plein de questions qui ont suscité dans votre tête. Euh, C'est sûr qu'on ne répondra pas à tout ce matin. L'Église doit, à travers les, les semaines qui vont suivre, découvrir un petit peu comment on va mettre ça application. Mais hier, le témoignage de Marianne, et moi ça m'a frappé, c'est une jeune enfant qui s'est convertie, je me rappelle plus à quel âge, 8 ans. Elle a demandé jusqu'à trois fois à son église de baptiser. Et l'église lui a dit, non, tu n'as pas l'âge, on n'est pas vraiment sûr que tu es converti, etc., etc. Je pense que cette personne-là est restée croyante, elle est vraiment restée attachée Seigneur. Mais quel jour qu on a mis sur elle pendant ce temps-là? de doute de, de possibilités. garde si l'église croit pas que je me suis mandaté ça qu'est-ce qui va quoi? Mais <rire> mettez pas à la place d'un enfant puis est-ce qu'on va demander aux enfants d'être théologiens avant d'être croyants? Ils comprennent Jésus puis Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants car le roi de est pour ceux qui le ressentent. Puis nous on est là on met des jougs sur eux. À quelque part, ça, ça en est arrivé dans le baptême des bébés là, qui comprennent rien, ça je suis d'accord avec vous, mais à quelque part, est-ce que Jésus peut entendre la confession de foi d'un enfant dans sa compréhension qu'il a de Jésus au moment où il l'a fait, puis on honorer cette foi-là comme il honore la foi d'un adulte ou d'un vieillard son lit mort, quand ça se produit. Hein? En plus... C'est ça le commentaire que tu voulais à, à l'heure? Non? Je vais inviter peut-être la période des questions. On a dépassé un peu notre question. Je que oui. Est-ce que ça a suscité des questions? Et s'il y a des questions, j'aimerais juste que ça soit d'ordre général et non très, très pointu. Cas un cas d'un mourant, comme Christian vient d'expliquer, qui est sur son lit d'hôpital, soit ça a des 18 ans, puis à moitié paralysé, qu'est-ce qu'on fait? Trop précis trop pointu, comprenez Donc si vous avez si vous avez des questions mais d'ordre beaucoup plus général